Il y a Maintenant deux mois consécutifs pour lesquels nous les débutons avec vous. Le 1er février était un mardi et le 1er mars est aussi un mardi. C'est un présage. Un présage que, tout comme le mois de février, celui de mars sera exécrable pour vous, espèce de pauvre plaie universelle. <rire> Exécrable. Parce que vous commencez ce mois-ci avec les deux pires, horribles, épouvantables, irrespectueux, sans scrupules, et assoiffés d'incohérences chaotiques, animateurs qui soient. Et j'ai nommé Sinistros, e cet horrible et vicieux gobelin, et moi le Dr. Payne Pandragon, anti-mix, anti-médecin, complètement d i s j o n t é Et croyez-moi, ça aurait pu être encore bien pire. Parce que nous, si nos comportements sont détestables, notre musique est au moins excellente. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir deux praticiens qui donnent l'impression d'être venus au monde dans les courants tumultueux du Styx. Surtout lorsque vous découvrirez que notre musique est en fait un complot pour vous rendre tout à fait végétatif. Putain, c'est déjà fait. <rire> Priez. f o ne p s u r v i v e en foire, cause fear is our fucking business. We are undead incorporated, b e cause we said fucking so. Go! Je vous s a i t e pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 1er mars de l'heure de Disgrâce 2011. Je suis Dr. Payne Pendragon et je suis en compagnie de mon irréductible et indécollable assistant, <rire> Sinistros. e Qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu vraiment savoir ce que je veux? b o f je ne lui tiens pas réellement parce que c'est n'importe quoi. Ben oui, mais en même temps, <rire> pour moi, ça peut être significatif. Peut-être, oui, effectivement. Si tu veux, je finis la demi-heure, là, regarde. Ah, regarde, c'est du chantage, ça. <rire> c'est du chantage. Mais par contre, je dois dire, Sinistros, qu'avec le merveilleux présent que tu m'as fait ce soir, comment pourrais-je ne pas obtenir ton chantage? Ben oui, mais tu, je sais que t aimes ça, les c o u p e r s à une cul, si tu veux, je te dis.、Ah, c'est ça. Et c'était un deux pour un. J'ai eu une oui, belle tape sa gueule, ben, en oui, plus, pour le même、oui. prix. Oui. <rire> M'en vas-tu? Ça va très bien, très bien. Là, j'ai juste hâte que l'hiver finisse, mais ça, c'est une autre histoire. Ben, disons qu'hier, on y a encore un petit peu goûté. Juste un petit peu? Ouais. Ben, espérons que c'était comme une des dernières significatives, Je crois qu on est... parce que c'est、euh, parce qu'on vient de commencer le mois de mars,、ça. Ouais. Ben, qu'il devrait en avoir encore au moins une autre, j'imagine, o、ouais, u a i oui. Mais on est quand même sur le bon versant. La sulté c l i n C'est ça, effectivement. Puis,、euh, regarde encore aujourd'hui, malgré que c'était l'hiver, ça fondait. Oui, aujourd'hui aussi, ça a pondu un petit peu. Mais, mais bon, c'est ça le Wonderful Quebec, mon ami. <rire> wonderful Quebec, oui. a b s o l u t e l y <rire> On vient d'entendre la première partie de cette émission, donc le premier bloc qui était de ma prescription. <rire> prescription. <rire> Aucun petit R. Ou, ou, ou prescription, <rire> selon le cas. Oui, c'est comme une signature indescriptible, indéchiffrable. c'était u n b l o c une,、euh, consa consacré au trash metal. Et évidemment, ce qui est de ma programmation en entier, c'est du trash metal. Je l'avais annoncé la semaine dernière. De hier à aujourd'hui.、Euh, donc, on vient d'entendre Dark Angel et la pièce de Burning of Sodom, qui est、euh, tirée de l'album,、euh, moi je le qualifierais comme étant phénoménal, Darkness Descends. Et non Descend. Descend? o u a i <rire> <rire> m y t u e s d a y m y k e d i s o n Qui est parlé en 1986、euh, sur l'étiquette Combat Record. Et c'est cette pièce-là, la première, je dois avouer, qui m'a、euh, vraiment fait、euh, disjoncter sur la formation、euh, Dark Angels. C'est vrai, le, le dans toute l e discographie au complet, je ne dis pas qu'ils ont fait de la m e r d e par la suite. Non, mais c'était beaucoup moins intéressant. Oui, et Même le, le, le, le dernier album qui est sorti en 2010. Je ne l'ai pas, pas entendu. C'est beaucoup moins intéressant. Bon, ben, tu sais, c'est plus.、Euh, C'est plus l'effervescence de l'époque, Je trouve、plus. ça, je trouve que cet album-là a bien traversé les, les années. Ouais,、euh, bref, juste auparavant, nous avions une formation asiatique qui porte le nom de King's Evil, q u i en fait, a un seul et unique album qui est paru, celui-là, Delation of Humanoids, qui est paru en 2001, en 2001, pardon. Par contre, le, for, la formation est toujours active. Donc, e h dans, en, Je dirais à peu près les dix dernières années. On Ils... Ils ont fait un album. Ils composent une t o u n e par année. Une tourne par année.、Euh, tu devais que... que... t é c i r e Tu devais t a v e u g l e de sortir un album、ouais. en 2013. J'imagine, <rire> quelque chose comme ça. Ben, c'est bien, là, je trouve ça super bon, mais ce que je trouve un petit peu poche,、euh, c'est de dire, regarde, on fait un bon album, puis après ça, ben, on n'a pas le temps d'en faire d'autres. Bon,、enfin. ben, c'est peut-être.、Euh, On fait gain de la m a r d e depuis qu'on a sorti un bon album, pis on veut pas en sortir un autre. C'est possible. C'est un peu comme Chrome Suckers. Il aurait pas dû sortir un deuxième album. Non, l'album Based on My Back aurait dû vraiment s'abstenir de ça. Ben un... oui, c'est ça. Mais tu voyais déjà qu'à l'époque, il y avait une grosse transition qui s'en venait vers,、euh, vers ce qu'ils sont devenus en partie, e、euh, n propane. En propane, effectivement. Donc,、euh, Kings Evil apparaissait sur l'étiquette World Chaos, qui ne doit pas être l'étiquette qui fait parler le plus de lui. Bon. Nous avions,、euh, juste avant, la formation Hintoombe la pièce Masters of Death, que l'on retrouve sur、euh, l'album s u p e r s a i n t s The Ten Amendment, e、euh, qui est paru en 2007 sur Candlelight, et jusqu'à preuve du contraire, c'est aussi le dernier album de cette formation. e n en fait, en fait j'imagine qu'ils tournent beaucoup, donc ils n'ont pas le temps d'arrêter en studio,、euh, 10-15 minutes pour faire un album, m a s、bon. Ça en va, e n c h a n Il y a-t-il un studio qui s'en vient? Pas le temps. Ah, pas le temps. Mais, généralement, je pense qu'ils sont、mmh. assez Productif, donc on peut s'attendre à en avoir un autre incessamment.、Euh, nous avions Razor et la pièce Take This Torch que l'on retrouve sur Ex Executioner's Song. l e p r e m i e r albums e t p e r e t s en 1985 s u r Viper, Viper Record. 84, celle -là? Non, 1985, en 1984, celle-là Non, en 1985. On、euh, dit q u o u en a sorti trois en 8 5 Ils o r t a i t deux albums minimalement par année. Il est effectivement en 1985, celui-là. Je confirme. a v e c Evelyn Vader, c'était en 1985. Oui.、Ouais, mais en fait, rappelle-toi q u e cette époque-là, c'était. oui,、oh, c'était deux, quasiment deux à deux, trois albums. Deux albums p a n c'est ce qui brûlait les bandes. Ben, surtout eux autres, là, Ils avaient <rire> signé un contrat, je sais pas combien d'albums. l、euh, e s autres, ils avaient signé un contrat, je pense. c e s t dix en a l b u m Quelque chose euh, comme euh, ça. C'était épouvantable. Puis ça les a carrément brûlés parce qu'à partir du troisième, c'est déjà moins bon. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Quoique, celui-là. e n Malicious Intent, il est ordinaire. Il est ordinaire, mais tu vois, ça commençait déjà、ouais. à, à décliner.、Euh, quoique, j'avoue que Executioner Songs et Evil Invaders, moi, je les trouve très bons. o u i c'est bon. Eh, nous avions ouvert avec,、euh, vous avez sûrement reconnu la pièce de Metallica Whiplash, mais ça n'était évidemment pas Metallica, c'était Motorhead. Excellente entreprise, d'ailleurs. qui apparaît sur,、euh, la compilation album tribute,、euh, Metallic Attack, qui est apparaît en 2004 sur Big Deal. En fait, là-dessus, on retrouve,、euh, des artistes, une, une brochette d'artistes,、euh, tout, o se r e n o m m e les artistes. Mais il y en a sorti、autres. une, une s u r a a Ron Maiden, je pense,、euh, en 2010.、Euh, ben, ça je doit, c'est le troisième à ce compte-là qu'il ferait sur a a Ron Maiden.、Okay. Donc,、euh, sur Metallic Attack, on retrouve, évidemment, Motorhead, Slotsam Jetsam. On retrouve des, Comment o n pourrait dire après ça, des des, des, des, des All-Stars, qui f o n s e Why One-Shot Deal? Avec des membres de The Prong, de h i c k t r e m e de Anthrax e Judas Priest pour faire Entertainment, Death Angel,、uh, des membres de Deep Purple et Kiss pour faire Nothing Else Matter, uh, Helm, uh, Paige Hamilton, The Helmet, Scott s Iron, The Anthrax pour Motor Breath,、uh, Whitfield Crane, Ugly Kid Joe,、uh, Rocky George, qui c l e Tendencies. Pour Masters of Puppet, Chuck Bailey, Alex Kornick de Testament, bien entendu, f i r e a l l d e r Than Two,、euh, la formation Live After Death que je ne connais pas,、euh, p u i s Dark Angel. Je fais un hommage à Ron Maiden. Ouais, c'est ça. Et il y a justement Dark Angel e、euh, qui clôture l'album avec、euh, la pièce Creeping Death qui est excellente, une très bonne reprise, une reprise live d'ailleurs. Ceci étant dit, euh, Ce soir, je devrais partir.、Euh, <rire> de <tout> <rire> prématurément, <rire> pas dans le sens que je vais mourir, là, mais.、Bon、voilà.、Euh, je vais partir un peu plus tôt parce que j'ai、euh, vraiment. J'ai、euh, mal au cœur. <rire> non, mais j'avais mal au ventre tout à l'heure, rien <rire> d'y p a s s é Il faut que je me lève excessivement tôt demain pour les obligations du boulot. Je ne pourrai malheureusement pas. Euh, assister à l'émission jusqu'à 11 heures, mais Sinistros、euh, va prendre la relève parce que de toute façon, q u e j'y sois, que j'y sois pas, il m'écoute pas, il fait à, à, à peu près tout ce qu'il veut de toute manière. Et,、euh, je dois le dire, ça me fait énormément plaisir de le dire en nom de、euh, Sinistros e tout à l'heure, ce que je disais avec le cadeau que tu m'as fait, c'est que mon cher co-animateur ici m'a fait un cadeau extraordinaire, il m'a donné le vinyle original, le Rock's Tracks, de l'album de Skinny p u p p y Clean's Folds and Manipulate. Et, i r o n i q u e m e n t c'est un album avec elle, j'ai le gosse de vouloir lui racheter depuis à peu près six mois, puis c'est tout le temps non, non, non. Ce soir, m'est arrivé avec et zéro token. Thank you very much. Ça me fait plaisir, mais habitué e s toi à pas trop o n en p r e n d souvent. Euh, de quoi ça? Des habitudes de, te, de <rire> vouloir avoir tes disques? Non, mais je me suis dit, c'est toi que tu m o u v r e s la porte. <rire> Parce que tu sais, j'en ai d'autres、euh, assez poussés、euh, dans ma collection. Eh、ça. oui,、euh, puis chez o s t i r e s aussi. Oui,、euh, oh, eh. Attends, moi, déménager.、Ah, okay. Ce soir, Sinistos, tu nous présentes deux albognes. Des albognes? Mais c'est des mini-albognes. Des mini-albognes? Mini, mini, oui, des mini-albognes. Et qui, qui, qui sont、euh, principalement de quelle formation? Ben, Ces deux formations de Sherbrooke qui se sont.、Euh, Illustré dans un théâtre de marionnettes, comme on disait. Oui, là,、euh, oui, oui, oui, oui. Il y a deux semaines,、euh, ici à l'Acrobar, c'est My Fatality et Cold Insanity. Alors, on va entendre leur, chacun leur mini-album、euh, de marionnettes. De marionnettes. Voilà. Euh, tu... euh, si les bandes nous écoutent, c'est juste une joke, là, l h i s t o i r e des marionnettes, là, ça n'a pas rapport.、Euh... Ben, tu le dis, d'accord, Mais moi, je suis certain que c'était vrai que、okay? <rire> Moi, je prends toujours ce que tu dis pour du cash. Formations qui viennent tous les deux de Sherbrooke, tu dis. C'est、oui. des formations qui existent depuis...、Euh... Ben, dans le cas de My Fatality, c'est 2008. Call Insanity, j'ai eu beau faire des recherches. Ils sont nés en... Quelque part. Donc, c'est、euh, une formation avec des membres qui n'ont pas de connotation au niveau existentiel. Ben, ça se peut. Qui n'ont pas le numéro d'assurance sociale. Ils ont peut-être toujours existé. Il n'existe peut-être même pas, pis u c'est juste le fruit de mon imagination. Oui, ça,、compte. ça se pourrait. En fait, il faudrait même qu'on développe là-dessus, parce que ce que tu viens de te dire là, là, c'est une hypothèse qui m'expliquerait beaucoup de choses de ton comportement. Ah, tout ça, faut pas, faut pas non, se fier à moi. Ça peut être là, dangereux. C'est un terrain vaseux, ça. Donc,、euh, on va écouter My Fatality. Tu nous présentes quatre pièces? Ben, c'est le mini-album au complet. Au complet, d'accord. My Fatality, qui est formé de Jean-François Michaud à la guitare, Jérémy Labbé à la guitare, Samuel Laframboise à la batterie, Marie-Claude Gosselin, qui gueule en tabac.、Ouais, o u i c'est ce que t u vocal,、ouais. oui. Et Grégoire Etienne Saint-Aubin à la basse.、Euh, le mec, il joue avec une six-cordes fretless. C'est assez impressionnant à、oh, voir. u i Oh, c'est cool. C'est vraiment cool. Euh, ben, ils viennent de Sherbrooke. Ils ont un seul,、euh, seul mini-album、euh, qui s'appelle My Fatality.、Euh, selon mes sources qui étaient écrites sur le net, c'était écrit 2010, mais sur l'album, c'est bien 2011. Donc, c'est fin, fin de l'année, passé début de l'année.、Mm -hmm. euh, bon, on va entendre les quatre pièces du mini-album、euh, Tour à tour, Human Acid, Mediocity, Après la mort, il n'y a rien, et The Upper Being. Alors, allons-y avec My Fatality. Je ne voudrais pas casser ton beat, là. Mais on d e v r a aller en pause avant. b e n allons en pause et My Fatality、euh, va scraper la pause après. Voilà. C'est parti. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont n o t r e raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts.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 Le CAPS de l'UQTR, c'est des activités physiques pour tous les membres de la famille. Un milieu dynamique, une occasion de se retrouver entre amis. Le CAPS de l'UQTR, c'est des installations sportives exceptionnelles sous un m ê m e t o i t Le CAPS de l'UQTR, c'est des programmes d'entraînement qui répondent à vos objectifs. Du personnel passionné, professionnel et disponible, prêt à répondre à vos besoins. Laissez-vous entraîner au CAPS de l'UQTR. Pour une information à jour, visitez lecaps.uqtr.ca. CAPS.uqtr.ca. Hey, J'ai juste d'aller chercher ma carte de membre a l'Ostop au 30 ou des Forges. Génial, je m'en vais chercher une. Avant d'aller la chercher, va t'inscrire sur le site allostop.com. Suis les instructions. Comme t'es étudiante, ta carte va être gratos. Aider l'environnement tout en économisant. Covoiturer. Allostop, vert depuis 1983. C'est fou dans vos oreilles.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 ラブレターテイルドブレターテイルーテイルドブレターテイルドーテブレターテイルドブイルド Yeah. <laughs> d Oh, n t God. t call my boy Thank、you Never turn, never burn, that's my i f e t h e y e made t o fight. We're singing, dream, we're f e e l y n g joy. You're a random god, man is still in one of u t h m a n music, too, God, y o u i e still m o r t n l Let's try i n g forget t i n g e a g t i n with human race w i l l s e 21h52, et je suis complètement légume. Légume? Ouais. Non, c'est moi cette semaine qui okay, joue le rôle pris... de zombie. Tu n'as pas pris ton V8?、Ah, oui, je l'ai pris. Ah oui, je l'ai、ouais. pris.、Okay. En fait, c'est un V7, il d e m a n q u a i t quelque chose、ça. dedans. Ah, c'est pour ça que tu es légume. Il manquait quelque chose dedans. Bien, C'est comme le jus Oasis, il est pas mal, il est pas mal moins bon que. Que. Moi, je suis un V8, mettons. Euh, tu vas dire, p a u qu'un V8, juste, un... un V8, tu traites, c'est vrai, c'est flat.、Ouais, moi, je préfère le Garden Cocktail. Ouais, ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le top. Spicy. Ouais,、euh... ça, c'est le top. Tu rencontres là-dedans tous les groupes、euh, bizarroïdes de légumes.、Oh, oui, les possesseurs. Oui, oui,、ouais, tout à fait. <rire> les Creators et compagnie. Ha, <rire> ha, <rire> ha, ha, <rire> n'importe quoi. Eh bien, c'était la formation Sherbrooke Wars, My Fatality, avec les pièces des Upper Bing.、Euh, Après la mort, il n'y a rien. m e d i a c i t y et Human Acid s'est tiré du mini-album My Fatality qui est paru plus tôt cette année sur étiquette indépendante. Donc, c'est un self-release. Surprenant, le, le vocal de la jeune ah, chanteuse. Ah oui, mais en spectacle, c'est encore pas m a l plus, c'est, c'est là que tu vois toute l'ampleur de la petite bonne femme. Oui. À, à ses rois. Ben, du coup, écoute,、euh Il fallait que j'aie vu à l'arrière que c'était une fille qui était, qui était chanteuse, puis que tu me dises parce que j a u r a i s pas été sorti. ben Ça va être un bal à surveiller, ça, dans les, dans les prochaines années.、Euh, après moi, ça va faire.、Euh, i l、euh, euh, y a des chances que ça soit quelque chose qui ressorte du lot. Effectivement. C'est bien, ça, Sinistro. s e t e s un bon garçon. Côté r ê v je, ben, suis, je toujours, suis toujours un bon tu garçon. Ça te fait plaisir, là, parce que, dans le fond, hein, Je ne p u x pas vraiment savoir ce que je pense de toi.、Hein? Pas vraiment, non. Je peux-tu te le dire quand même? Ben oui. Vraiment le roi des cons. Je sais. Hey, oui, je mais au moins, t e s le roi de quelque chose. <rire> C'était juste. Bon, t a i t le roi des cons, le roi de la patate. Ben c'est ça, mon a l a i s é i c'est mieux être le roi des cons <rire> que le roi de la patate. Ou... Ben dis o n c Ou la reine du tire, ça. La... la reine du tire. <rire> ça, c'est quelqu'un dont la liposuction n'a <rire> pas marché. o <rire> OK. Côté spectacle à venir à l'extérieur, c'est-à-dire côté Montréal et Québec, mardi prochain, c'est、euh, Rolling Christ et Malakesh, mais je pense que c'est Malakesh qui est maintenant rendu en première partie. Tombé à Malakesh, a i s pas. p en première、si、partie, mais en headliner.、Ah, je ne sais pas. Bref,、euh, allons-y selon la, la nomenclature de BCI Rolling Christ, Malakesh, 8, Abigail Williams et、euh, L'Equerus, L'Equerus, n o c t u r n é e qui seront au petit campus mardi le 15 j u i l b e n la semaine prochaine, de 18h.、Ah, c'est le 15, je pensais que c'était le 8. Mais le C'est pas la semaine prochaine.、Ah, c'est l'autre semaine. Ah, ça nous a fait une chance. Ah, ça y、okay. ouais, est, nous qui paniquions o u e Oui, c'est ça. De savoir que peut-être que nous ne pourrions pas. Il me y semble、arriver. que les spectacles arrivent tout le temps trop vite.、Hein? Oui. <rire> oui. Donc.、Euh... C'est une belle appréciation. <rire>、euh, Merci votre beau programme. Oui, c'est ça, mon, mon beau p'tit e Pierre Marcotte. <rire> Donc, il en coûtera 22 et 27 taxes incluses prix assistés. Les billets sont disponibles via admission. Et dimanche, le 20 mars prochain, au Club Soda, c'est Cataclysm, I'll Shall Perish, qui seront d'ailleurs au e v e MTL. d e c r e p i t Birth, Conducting from the Grave, et Abyss Maldown. Ça, c'est écœurant, j'en ai passé. D'ailleurs, je dois aller chercher le vinyle que j'ai,、euh, Que j'ai、euh, pris chez. Ben, après, c e que... s Metal Punk! Oui, voilà. Pierre、euh, m'a mis ça de côté, pis je suis content de voir que le band avait sorti ça en vinyle parce que <rire> l'album est vraiment très hot. C'est dans quel t l e ça, Black? C'est ou... du Death, c'est du、euh, traditional Death Metal、euh, à la sauce actuelle, mais c'est vraiment. Avec bien du barbecue, là. Beaucoup de sauce qui dégouline,、okay. c'est gras,、euh, tu sais, l n'y a rien de santé là-dedans. Il <rire> <Okay. rire> y a même、euh, du f r é r o m a n g e a n t crap. Oui, il peut en avoir, à la rigueur, <rire> pis u beaucoup de gratin. Tu sais, où est-ce que là, le gras du fromage, ça dégage en profusion? D'accord. Ou est-ce que c'est vraiment extrêmement dangereux, dangereux pour le cholestérol,、mm -hmm. Donc,、euh, c'est toutes ces belles, ces, ces, ces belles formations-là seront au Club Soda dimanche le 20 mars au coût de 20 dollars et 25 dollars. C'est taxé incluse pour se procurer les billets. C'est à la billetterie du Club Soda. Accepte et sabatonne. Je connais pas sabatonne. Moi non plus. La bétonne de toi. <rire>、euh, selon au Club Soda, le 17 avril 2011, évidemment, à 20h, il en coûtera 31 et une. Fou, tu, et parles de, une oui, très tu parles d'un p Oui, e t r è s important. Tu parles d'un prix, tu、si、as. i t'as juste 30$ d'imposte, ça marche pas. You're out. Euh, 35 et 44 aussi, plus taxes. C'est、euh, disponible euh, à la b i e t t r i e du Club Soda. c e s t un spectacle Porto, u u s le 17、euh, avril prochain. Sepultura, Belfegor, Aid, Kip of Callison, Nuraxis, e Bounded by Blood seront C'est quoi? c e s t un festival, dis-là? Ben, vite de même. Moi, il me semble que d a n l è vraie e Sepultura, du Bill, puis le restant, ça serait très bon. Ben, effectivement. <rire> Ben, quoi, honnêtement, j'ai pas suivi ce peu de choses depuis des années. Non, mais, mais, mais sérieusement, ce que... ce que tu viens de nommer là, moi, o n lève, c'est plus. Ben, quoi que s'il si passe à être l i n e r d correct, tu vas v o i r des autres b a i n s e s et tu sais que ton camp est prêt. C'est sérieux d'arriver. Ben. Non, tu sais. Parce que bon, d e bail de là, c'est excellent. a i、hey, c'est excellent.、Euh, K-Pop c a l e s s o n s K-Pop c a l e s s o、oh, n s Oui,、ouais. oh, oui, oui. Il y a Belfing Org qui est très plate en chaud, là, mais. Bon, Bon, faire rigueur, ça peut toujours mettre s t p l u s sur Mais que veux-tu? Ils sont là, c'est p u l c h r a o u r Puis ça, c'est le 20 avril, mercredi, le 20 avril prochain à 18h au Club Soda, toujours. Il en coûtera 25,46 et 29,84 plus taxes pour y assister. Et c'est toujours disponible la billetterie du Club Soda. Je trouve ça bizarre d'arriver avec des, des 31 et 1 ou des 25 et 46. C'est plus taxes, ça? Ah oui, plus taxes. Parce que ça doit arriver d'un chiffre juste. Lâche, voilà, voilà. Il、euh, y a une formation.、Euh, non, a autre, a non, mais il y a Nevermore. Il、wow. y a Blackguard. OK, c'est correct. Bon, écoute, il、euh, y a Nevermore, Soul Word, Power Glove et Blackguard, t o u s un autre groupe bizarre. La première là, partie d'un groupe bizarre. Ouais,、hein. qui seront au Metropolis lundi le 25 avril au coût de 26,58 et 31 plus taxes. Ticketmaster, et le lendemain, le, 20, le mardi le 26, ils seront à l'Impérial.、Euh, b u h e n là, cette fois-ci, par contre, il n'y a pas de prix de b i l l e t Donc, c'est、euh, gratuit. Ouais, mais ils sont disponibles via la billettec. Destruction. Ethan, Warbeast et t h a l a m u s c'est lundi le 9 mai prochain au Fofunds Electric. 20 et 25 de t a x e s inclus. Il y a une mission. Ben, le câble-là. b n le c â b l e n l Roi Arthur, s o r t de ce château. Je pense que tu te proposes de nous présenter t h e s t r u c t i o n bientôt aussi. La semaine prochaine. Comment tu trouves, cet album-là, toi? Ben, c'est pas mauvais, mais c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Day、bien. of Recalling. Ouais, c'est pas, pas un grand chef-d'œuvre. Comme on, on se disait tantôt, ça lève. Plus ou moins. o u i effectivement. Tu sais, un moment donné, ouais, yeah, yes, yes, mais yes, mais l me semble que le yes, il reste, il reste juste yes, il ne fait pas wow! Non, c'est vrai. Je ne le trouve pas mauvais.、Euh, je trouve que c'est un album qui, dans la lignée e s très t a c c e p t a b l e mais honnêtement, ce n'est pas un album que je vais être porté à faire jouer souvent. Ben, moi non plus, parce que moi, un album, si ça commence par faire yes, après ça wow, après ça tabarnak! Voilà. Mais ceux autres, ils ont les deux derniers mots qu'il n'y a pas. Effectivement. Et d'ailleurs, pour suivre ta ligne de pensée, le prochain band que je vous propose, Witchburner, m'a fait dire Il y a ce genre de a n d Il y a ce genre de band. Il y a ce genre de band. Il y a ce genre de band. Il y a ce g i n r e de band. Il a ce genre de t a n o Il y a ce genre de band. Il y e ce genre de band. e l y a ce genre de a n d Il y a ce genre de band. Il y a ce e n r e de band. Il y a e genre d o b a n s Ils ont l'air d'une gang de b e r s e i r e s avec des petits pangs en poêle, là. Ils ah, Manon des... War. Manowar! Manowar! <laughs> <laughs> Who are those guys? Those guys are the kings of metal. <laughs> oh, oui, c'était très métallique. Mais... <laughs> gang de caves.、Okay. Euh, p a r l a n t s p e c t a c l e Oui. En primeur, j'ai appris ça ce soir avant de m'en venir à la radio. À Trois-Rivières, le 16 mai prochain, ça aura lieu au D'Artagnan. Mm -hmm. Three Inches of Blood.、Oh, avec bon,、euh, un band qui s'appelle.、Euh, J'ai oublié le nom. Il y a le nom Bats dedans, là. Mais en tout cas, bref. En première partie, c'est Beyond Atrocity, notre、euh, petit band、euh, t r è s p l u v i e、euh, n Oui. Ça risque d'être très excellent. T'as dit quelle date c'était Le 16 mai. C'était un、oui. lundi. lundi 16 mai au D'Artagnan. Oui. oui, au D'Artagnan. Santreville, ici à Trois-Rivières. Oui, c'est rare qu'il y ait des shows、ah. là. Mais ben oui, il... Three Inches of Blood, ça risque d'être bien Oh, ça, ça risque d'être très bien en show.、Ouais. Euh, Euh, J'essaie de me rappeler le, le band, comme c Quadline. Ça, fi ça finit par Bats, mais en tout cas, je le dirai la semaine prochaine. b a t m a n Non, non, c'est deux mots. C'est deux bat, mots que je viens de te dire aussi. b a t m a n Oui. <rire> b e n on regardera ça, puis on saura bien vous revenir avec ça. Cancer b a t je pense. On a fait la même、ah. ouais, c h e C'est possible. Oui, s OK. Donc, allons écouter de sa part la formation Witchburner et la pièce Stone Cold Killer. C'est tiré de l'album Demons qui est paru à la fin 2010 sur Evil Spell. Et ça, that's what I call a real good fucking trash、oh, malheureux. e t Ça Donc, allons-y. Go! De découvrir les b e t r a v u r l a n t e s et ils capotent ben raides. Les b e t r a v u r l a n t e s c'est de la musique dynamique, des chroniques déjantées, des, des animateurs aux voix suaves et des légumes. Les b e t r a v u r l a n t e s les mardis de 16h à 18h, ont rediffusion les samedis de 16h à 18h à, à c e Fou 89.1 FM!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 971, r u e n é r y du Plessis à Trois-Rivières. Le Vestibule. Samedi, 2 1 h Myspace.com, par oblique le Vestibule. Les artistes incompris. Vingt-deux heures vingt-six. Hey, c'est-tu plaisant d'avoir de la tranquillité comme ça? C'est incroyable. À l'entour de studio ici, c'est. Ouh! C'est merveilleux. Tu te promènes un corridor puis t'entends? Honnêtement, là,、euh, la à l semaine de relâche a probablement des bons côtés pour les étudiants, mais aussi pour les animateurs de la série. Oh, que oui! Okay, oui. <rire> enfin, nous pouvons nous entendre réfléchir et.、Euh... Peut-être même a p p r é c i a b la e l musique qu'on passe. C'est ça le pire, parce que l'habitude est plate, la musique qu'on passe. <rire> ah non, On ne l'entend pas. On ne l'entend pas, c'est pour ça. <rire> ok, on vient d'entendre un instant avant la pause publicitaire la formation Creator et la pièce Destroy What Destroy You, qui est tirée du dernier album h e a r t s of Chaos, qui est un bon album, mais qui, selon moi, n'est pas l'un des. Meilleur récemment sorti. Ah, lui aussi, c'est un yes. C'est un,、oui, un yes. C'est un yes wow. Un yes, wow.、Okay. Ça, on n'ira pas jusqu'au tabarnak. Là, <rire> Juste auparavant, nous avions Legion of the Dam, formation que Sinistros et moi affectionnons particulièrement. Ouais, ça, c'est parce qu'il y a un stade de plus que le tabac. <rire> ouais, c'est, c'est, c'est, c'est, yes! <rire> wow! <rire> tabarnak, assis de <rire> corps, yes! C'est la pièce Killzone que l'on retrouve sur l'album Descend de into u t Chaos, qui est la dernière parution de cette formation en 2011. Ça s'est paru au mois de février, si je crois. Si je crois, hein, n'est-ce pas? Comment t'as dit ça? Je suis d u moi. <rire> je pense il y plus,、euh, de tout, il n'y plus, toi. Descend into u t Chaos, c'est au mois de février qui est paru, hein? Euh, début, euh, non, janvier. Janvier, t'as raison. Euh, c'est paru sur,、euh, le, très bonne étiquette de Massacre Record, juste auparavant, n o u s Avions Slayer, un grand classique d'un album. Un grand cru? Ben, ouais,、okay. Ben, en fait, c'est un, non, c'est pas un classique. C'est une très bonne pièce qui est tirée d'un album qui est un petit peu moins encensé, Soul of Heaven. La pièce est en Ghost of War. Si、je l'ai acheté, Salt of Evans, il y a trois semaines, puis je ne l'ai même pas débouché encore. <rire> c'est vrai? Vous êtes é t r é t i s s n t v o s êtes peut-être là pour o u s d o n e r finalement. Je, non, <rire> non,、okay. c'est season, season, season of the Abyss. Salt of Evans, je l'ai. Non, je l'ai, a l'a dit b e a u o u p Salt of Evans, tu ne te trompes pas non plus.、Euh, donc, Salt of Evans est paru en 1988 sur American. Nous avions Testament auparavant et la pièce Legends of the Dead. qui est tiré d e l'album.、Bon, en fait, c'est l'album par excellence de cette formation, d e Gathering, qui est paru en 1 99, 9 qui était, à l'époque, allé jusqu'à l'an dernier, le dernier album paru de cette formation.、Euh, sur Spitfire, nous avions Hate f e a r e t la pièce Backstabber que l'on retrouve sur le dernier album, To The Nine, qui est paru en 2009 sur Napalm Records. C'est pas mon meilleur album de Hate f e a r C'est un trash européen que je trouve très, très acceptable, voire bon. Mais, e u c'est pas mon meilleur album, tout de m ê m Je trouve qu'il y a beaucoup de faiblesses, e、euh... n en fait, lui, il sera à l'étape de wow. e、euh, et on a ouvert avec Witchburner, qui lui est sans l'ombre, <rire> sans l'ombre de doute un yes, wow. T'as l'arnaque à ce colis de soi. <rire> On s'excuse pour t o u s c e s blasphème. s Donc, Witchburner est la pièce t o n de Cold Killer que l'on retrouve sur le dernier album paru de cette formation Demons, qui est paru en 2010 sur Evil Spell. Et,、euh, chose étonnante, Witchburner, écoute, j'ai pas découvert ça, là, il y a 20 ans, c'est faux, là. Mais c'est une formation qui existe depuis, ma foi, je dirais plus de 10 ans. Ils ont juste un album? Non, non, non, non, non. Il y a une bonne discographie. Je dirais qu'ils ont, euh, un 8 à 9 albums. pour cette formation allemande q u e Witchburner, qui donne dans un trash typiquement old school, évidemment, à la sauce des années 2010. Ben, 2011 maintenant.、Euh, donc, ceci étant dit, je vous invite à surveiller un film qui devrait être intéressant, qui va sortir, e、euh, ben, en fait, qui, est, qui serait théoriquement en DVD pr présentement, qui est un remake du conte pour enfants. Ben, en fait, on s'entend c o n t e pour enfants, Red Riding Hood, de le petit chaperon rouge. On s'entend qu'initialement. Ça vaut le petit chaperon le petit chaperon s a n g l a n t Ben, c'est pour ça qu'il est rouge,、hein. Mais,、euh, on s'entend qu'initialement, le conte、euh, du petit chaperon rouge,、euh, c'est devenu un conte pour enfants, mais initialement, c'est une, c'est une histoire assez violente. C'est、ouais, ça. Hein, part.、T'sais. Donc,、euh, c'est un film qui m e t en v e d e t t e entre autres, Gary Oldman. Et, avec Gary Oldman, normalement, dans des、oh, films, on peut、oh, s'attendre、oh, à avoir de、oh, quoi d'assez, d'assez ténébreux et d'assez dramatique. C'est à suivre, et je vous rappelle que, un peu plus tard dans l'année, Euh, ben vous pouvez voir aussi en DVD disponible le dernier、euh, décadence, ça euh, 3D. Euh, je ne l'ai pas vu encore. Ça s q u e d'être.、Euh, bon, c'est intéressant quand même.、Là. Moi non plus, je ne l'ai pas écouté encore. Je ne、euh, sais pas euh, du euh, tout. Les autres, c'est correct. C'est es... le 7, ça. Là, là? Ben, ça se trouve être le 7. Ouais. Ouais, ben ça, ouais. Ouais. Je l'ai, mais je n'ai pas eu le temps d e l e p r e n d r e Je rappelle qu'au mois de juillet, le 22, c'est Captain America.、Euh, ça, ça risque d'être super bon. e t il y a le, bon, en, en salle présentement, le film des Eagles. Si vous êtes un amateur comme moi de tout ce qui est Légion Romaine et compagnie, <rire> ça traite de la 9e Légion, ça devrait être excellent. Ouais, ben, j'ai vu quelques petits、euh, teasers. Ouais,、euh, ça a l'air a brasser、mm -hmm. pas mal, i l、euh, y a. Ah, ouais, il me semble que je viens de voir passer un os de p i c là. Oui, a il est mis.、Mm -hmm. C'est vraiment bon. Oui,、oh, c e s、ouais, t es pas, j'ai pas vu. Ah, ben, non, c'est vrai, <rire> Ça fait deux fois que je joue pas de te l'amener. Tu me fais pas. <rire> Désolé. <rire> T'as raison. Non, Le sage subliminal. C'est Assez subliminal. Et au mois de mai, bien, un autre, u、euh, n autre film de super-héros de Marvel, c'est Thor. Ah, ça va être bon, ça, j'ai vu des previews. C'était et... pas mon meilleur super-héros, mais sérieux d'être cool, ça. Mon sérieux avait... d'être cool. Donc,、euh, il est présentement à 22h32, et c'est ici que moi, je vous tire ma révérence. Je vous quitte, je vous laisse aux mauvais soins de Sinistros. Ben, juste avant que tu partes, o e va juste faire un petit, u h petit aperçu sur les albums de, bien sûr, bien de、sûr. mars. Oui. Bon,、euh, février, ce qui est sorti, The a p o c a l y p t i c Writer avec Moral and One Sin, que je passe la semaine prochaine. C'est un très grand retour aux sources pour、euh, The a p o c a l y p t i c Writer, un excellent album. Euh, le 25 aussi, il y a une autre formation allemande qui est sortie,、euh, In Extremo, avec l'album.、Oui. Uh, s t a n d r d Nisen. C'est、euh, un bon b a i p s e n d u a j a i pas entendu l'album, mais j'ai deux albums pré、euh, précédents.、Ouais, c'est bon. Oui, c'est très bon. Bon, il、ouais, ouais, bon. bon. bon, euh, y a、euh, le, 4 avril, euh, le 4 mars, Gravedigger de b a l l a d of Mary. b o u r z u m Fallen qui sort le 7. Children of Bottom, Relentless, Reckless Forever qui sort le 8. Cannibal Corpse, DVD, Global Eviscer Evisceration, le 15. Gorgasm, Orgy of Murder, le 15. Mastodon, DVD, Live at the Aragon, aussi le 15. Tokyo Blade, Thousand Men Strong, le 18. Tokyo Blade. Oui, ça existe encore. Ben, t'es pas sérieux.、Toi. Ben, j'ai je, je l'ai mis là, justement, pour que tu te dises, hein, t'es pas sérieux. <rire> ben, ça, c'est sûr.、Euh, le 21. Le 21, un nouvel album de d a o n t e d avec、euh, ouais. Unseen. Le 25, on a Amon Amart avec s u r t u r Rising. Winter s o r d George Spools. Within Temptation, pour ceux qui aiment ça. Euh, avec、uh, The Unforgiving.、Euh, le 28, c'est Cavalera Conspiracy, Blonde Force, Trauma. Et le 29, formation québécoise, Blackguard avec Firefight. Il y a du stock à s'en venir, hein? Ben, c'est ce, ça, le mois de mars. Ça, ça c'est le mois de mars a s s Oui,、sûr. je ne me suis pas rendu. m o Il i y a bien du stock, là. Il y, y a plus de stock que ça. Il y a des affaires que je ne connaissais pas. Peut-être qu'ils、euh, vous oussent a l l e r connaître ça.、Euh. Euh, Prenez-vous, o m se mettez à l'archive,、euh, vous allez trouver des affaires intéressantes.、Ah, C'est incroyable. Ben, si on devait tout se procurer, on passerait ça pas, nos pays. d e s'en s o r pas.、Ah, ben, plus que nos pays,、euh, on h y p o t h è q u e r a i t nos maisons. S'il si, i sera o b l i u é d'hypothéquer 20 ans. Ce n'est pas une mauvaise idée, dans le fond. Hey, tu me donnes une、ah. idée. Tu vas à la caisse ou、ouais. à la banque, tu te dis écoute, j'ai besoin de reprendre une hypothèque sur la maison. Oui, dans quel but J'achète toutes les nouveautés. Oui, on va aller au WAPI.、Hey, je te fais un prêt, un emprunt à long terme. <rire> Donc,、euh, Sinistros, tu nous présentes ton dernier album de la soirée. Autre formation, Sherbrooke Wars,、euh, qui sont présentement en t o u r n é e avec My Fatality,、euh, Cold Insanity, qui font un genre de mélodique trash d'être e tiré sur le hardcore un peu. C'est très intéressant ce qu'ils font, c'est très très solide en spectacle.、Euh, L'album aussi est très bon.、Euh, Cold Insanity, qui est formé en je ne sais pas quelle année. Euh, avec un a l b u mini-album un mini m qui s'appelle Restless Stuff, qui est sorti, je ne sais pas en quelle année, parce que ce n'est pas écrit nulle part. C'est formé de Péo Saint-Cyr à la voix, David Laframboise à la guitare, Alexandre Bergeron à la guitare, Gabriel Gagné à la basse et Jean Bellil à la batterie. Ça vaut être sorti、euh, fin 2010, j'imagine. Puis、euh, la formation ben, sur MySpace est écrite en 2006.、Euh, C'est、euh, une sortie indépendante? Oh, u c'est carrément indépendant.、Ouais. Fait qu'on va avoir cinq pièces. Donc, c'est le mini-album au complet qu'on vous présente.、Euh, Face Your Insanity, The Obvious, Mind,、euh, The Obvious Human Atrocity, New Start, Restless Thoughts et s l u g t e r i n g Pain. Alors, allons-y. Formation de Sherbrooke, Call Insanity, ce qui met fin à l'émission Réanimation, les cinq pièces. Je vous q u i t t e là-dessus. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. On aura des choses tout aussi,、euh... <rire> Ben, la semaine prochaine, je présente le nouveau Destruction et le、voilà. nouveau Diapocatalyptician Writer. Pis u moi, la semaine prochaine, ben, je fous rien pour toi. Bon, c'est comme d'habitude.、Ouais, voilà. C'est pas o i s nouveau, a、bon. l o r s allons-y, call insanity à la semaine prochaine et allez tous vous faire foutre. Go!